Soudar isolé Une valise à ses côtés Deux yeux fixes et forts montrent deux, la peur silence Se tourne pour se cacher lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue. Thank you